Salut à toutes et à tous, bienvenue pour Vidéo Top en ce début d'année. Regardons ensemble les meilleurs titres de l'année qui vient de s'écouler. Les mayas, l'une des plus fascinantes civilisations que la Terre ait portée, nous ont transmis une prophétie. Leur calendrier prend fin en 2012 et notre monde aussi. Depuis, les astrologues l'ont confirmé, les numérologues l'ont prédit, les géophysiciens trouvent cela dangereusement plausible et même les experts scientifiques gouvernementaux finissent par arriver à cette terrifiante conclusion. Les victimes étaient adeptes du calendrier Maya qui annonce la fin du monde pour le 21 décembre 2012. Tu ne me croiras jamais J'espérais que nous aurions plus de temps. Le monde, tel que nous le connaissons, est sur le point de disparaître. Les mayas le savaient. La Bible, c'est la fin du monde, mes amis. Yellowstone est devenu le plus grand volcan du monde Papa, t'as vu Qu'est-ce que c'était Ne retourne pas Regarde-moi Est-ce que j'ai l'air d'avoir peur <rire> Il faut rejoindre l'aéroport Les gouvernements construisent des vaisseaux. Le jour où nous cesserons d'aider notre prochain, à ce moment, nous aurons perdu notre humanité. 2012, une réussite signée Roland Emmerich avec John Cusack, un DVD, Sony SPHE.